même dans les normes de saison avec 21 degrés sur les hauteurs et à la côte jusqu'à 26 degrés en campine une nébulosité toujours plus abondante sur l'est du pays où on aura des averses localement orageuses et ça pourrait même remonter jusque dans le centre on ne sait pas encore très bien où elles s'arrêteront il faudra toujours plus sec et plus ensoleillé vers la côte, ce soir et cette nuit encore des averses localement orageuses sur le sud-est du pays, l'ouest sera encore épargné et puis on aura des bandes brouillard aussi par endroit. les minima iront de 14 à 18 degrés, pas beaucoup de Changement dans les prochains jours avec toujours un risque d'averse sur l'Est et le littoral épargné et des températures qui bougeront peu de 23 à 25 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 8h et à la une de l'actualité Christophe, le début de la foire agricole de Libramont. Le foin, le champ de foire ouvre dans une heure, mais il y a déjà beaucoup d'effervescence sur place. Les producteurs de lait manifestent, nous allons à Libramont dans une minute. Le thème de la foire agricole cette année, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. 42% du gaspillage alimentaire est dû au ménage. Nous avons tous une responsabilité écrasante. Plus de 20% du contenu de nos poubelles est constitué de produits alimentaires. Moins de monde que d'habitude à la fête nationale à Bruxelles, mais la présence remarquée des touristes étrangers en Belgique malgré les récents attentats. Des médecins et des infirmiers qui passent leurs vacances au service des autres, ils partent en Afrique pour soigner des enfants bénévolement. Donald Trump est officiellement le candidat républicain à la Maison Blanche. Le milliardaire a, sans surprise, accepté son investiture par le parti républicain cette nuit. Il ne reste plus à Chris Froome qu'à gérer son avance autour de France. Le Britannique ne d'ailleurs pas attaqué lors de la nouvelle étape de montagne aujourd'hui. Et puis des enfants fous de joie hier soir au francophonies de spa. Kenji Girac était sur la place de l'hôtel de ville. Un coup d'envoi un peu perturbé, donc, pour la foire agricole de Libramont. Christophe Grandjean. Oui, des producteurs de lait profitent de l'occasion pour faire part de leur colère contre la politique agricole de l'Europe. Nicolas Lefebvre, vous êtes sur place à Libramont. En quoi consiste exactement cette manifestation des producteurs de lait Effectivement, Christophe, je me trouve ici exactement au rond-point de recogne. Vous en avez quelques faits derrière moi. Alors... À la base, il devait y avoir euh, une sensibilisation auprès des automobilistes. Ça va se faire dans quelques minutes. Mais là, à l'instant, même il y a quelques minutes encore, il y avait finalement un blocage au lieu de barrage filtrant. Alors, il y a plusieurs accès, évidemment, qui sont possibles via la foire. Ils sont tous coupés euh, par euh, les agriculteurs. On peut citer la sortie de l'autoroute à Verlaine ou encore euh, à Séviscourt. Et ici, au rond-point de recogne, on commence justement à libérer la circulation. Alors, vous le savez, les agriculteurs en ont assez. Ils dénoncent une situation intenable, un prix du lait qui s'élève aujourd'hui à 20 centimes le litre. C'est une situation qu'ils ne peuvent plus supporter. D'ailleurs, sur ces tracts qu'ils vont distribuer dans quelques instants, il est écrit « Nous ne voulons pas d'une politique européenne au service des puissances financières qui s'accaparent les biens des citoyens et des agriculteurs. » Ils veulent conscientiser les citoyens aujourd'hui. Et ils seront en place, d'ailleurs en train d'effectuer des barrages filtrants jusqu'à 13h, 14h aujourd'hui. Merci Nicolas. Nicolas Lefebvre en direct de Libramont. Le thème de la foire agricole cette année, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les visiteurs seront sensibilisés à la quantité phénoménale de denrées que nous jetons inutilement. Jean-François Pierard, le secrétaire général de la foire agricole de Libramont. Vous recevrez un plan avec des indications spécifiques de stands et vous pourrez aller voir des unités de compostage, comment on valorise la biomasse. Enfin, 36 stands qui vous accueilleront pour vous expliquer leur façon de contribuer un petit peu à casser le mur. 42% du gaspillage alimentaire est dû au ménage. Nous avons tous une responsabilité écrasante. Plus de 20% du contenu de nos poubelles est constitué de produits alimentaires. Quand vous utilisez un céleri pour faire un pied de céleri, on jette les bras. Range de céleri, on jette les feuilles. Est-ce que c'est une bonne attitude, que c'est responsable C'est des questions qu'il faut se poser. Un yaourt qui est arrivé à la date de péremption, on le jette. Est-ce que c'est une bonne attitude Nos façons de gérer nos frigos doivent être mises en cause. La façon de récupérer aussi les restes et de les valoriser, tout ça c'est une réflexion qu'on doit avoir en permanence. Le secrétaire général de la foire agricole de Libramont au micro de Philippe Hermant. La foire commence dans une heure, elle dure jusqu'à lundi soir. Les festivités du 21 juillet se sont terminées hier soir par le traditionnel feu d'artifice à Bruxelles. Environ 25 000 personnes étaient présentes sur la place des Palais hier soir. d'une manière générale, les animations de la fête nationale ont attiré moins de monde que d'habitude, probablement à cause des attentats. Depuis les, atta les attaques du, du 22 mars, les rues de Bruxelles sont un peu moins animées, moins de touristes notamment. Cela dit, des visiteurs des quatre coins du monde étaient néanmoins présents hier pour célébrer le 21 juillet. Et aux côtés des Belges Thomas Gerbet est allé à leur rencontre pour savoir quel regard il porte sur notre fête nationale C'est à travers des lunettes noires, jaunes, rouges Que court un Danois regarde passer la fanfare Il s'amuse comme un petit fou La fête est meilleure qu'au Danemark, dit-il C'est cool, c'est différent, dit Lal, venu d'Inde Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant Catherine, une Française, préfère la fête belge à celle du 14 juillet. Déjà, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est plus festif et puis les gens se parlent plus facilement entre eux. Martin, un Allemand, est surpris de voir les Belges dans les rues. But everyone is outside and enjoying the fest. Seul Rosalo du Mexique est un peu déçu. Il espérait plus de monde. Rachel, venue d'Espagne, est rassurée par la sécurité. De sí que no... Depuis les attentats, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais on voit que c'est tranquille et c'est très bien. La présence des militaires a beaucoup marqué les touristes, mais pour Haïpé du Japon, c'est pour une autre raison. « uh, so... Chez nous, l'armée n'est pas mise en valeur », dit-il. Le Japonais a pris un selfie avec le Premier ministre Charles Michel. À moi, ce qui me frappe, c'est qu'on euh, parle français, néerlandais, mais on parle aussi euh, anglais, chinois, japonais, donc ça montre que les touristes euh, reviennent progressivement. Courte, le Danois, raconte que plusieurs personnes lui ont déconseillé de venir en Belgique. Us... Mais il s'est rendu mais... compte par lui-même mais... qu'ils avaient tort. En France, les cinq suspects euh, liés à l'attentat de Nice le 14 juillet ont été inculpés et placés en détention hier soir. Quatre hommes et une femme, euh, trois d'entre eux sont poursuivis pour complicité d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Certains sont également soupçonnés d'avoir aidé à fournir l'arme utilisée par Mohamed Laouesh Boulel pour tirer sur les policiers avant d'être abattus. On est donc loin de l'individu isolé qui s'est radicalisé en quelques jours. Le procureur de la République a expliqué hier que le terroriste avait préparé son acte depuis des mois. L'Union Européenne observe avec inquiétude la situation en Turquie. Le président turc Recep Erdogan a instauré l'état d'urgence dans le pays. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, suit de très près ce qui se passe en Turquie et répète son appel au respect de l'état de droit. Depuis le coup d'état manqué, des centaines de personnes ont été arrêtées, des putschistes, mais aussi des intellectuels comme des magistrats opposés à la politique autoritaire du président. J'accepte avec humilité et gratitude l'investiture. Les mots de Donald Trump cette nuit. Donald Trump qui a été officiellement désigné candidat à la Maison Blanche par le parti républicain réuni en convention à Cleveland dans l'Ohio. Le milliardaire s'en est pris dans son discours une nouvelle fois à sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Pour le reste, Donald Trump a surtout axé son discours sur la sécurité, Frédéric Carbone. Absolument, le terrain de la sécurité avait été largement préparé toute la semaine lors de cette convention. Donald Trump n'avait plus la nuit dernière qu'à se présenter en chéri vigilant d'une Amérique débordée par le crime et l'immigration. Il aligne les chiffres, les 2000 morts l'an dernier à Chicago, la ville de Barack Obama, et il raconte les histoires de ses familles qu'il a rencontrées et qui ont perdu des proches tués par des clandestins. À tous, il promet d'être inflexible. I have a J'ai un message pour tous ceux qui menacent la sécurité et les forces de l'ordre. Dans cette course à la Maison-Blanche, je suis le candidat de l'ordre et de la loi. Donald Trump la force, face à Hillary Clinton la faiblesse, l'argument est martelé jusqu'à la caricature, pendant tout le discours le candidat républicain présente sa rivale comme la responsable des maux de l'Amérique terrorisme, les morts, les destructions il suffit qu'il prononce son nom pour que la salle siffle ce n'est plus le Trump des primaires, des outrances et du spectacle à tout prix mais il reste la brutalité et un ton presque martial il faut que les choses changent et vite Donald Trump l'a pressé aussi de profiter d'un discours au cours duquel il aura offert l'image d'un parti républicain uni autour de son candidat. La fête peut se terminer sous les ballons et la famille réunie sur scène. Une clôture de convention finalement classique pour un candidat totalement inédit. Frédéric Carbonne de Radio France à Cleveland aux états unis Ils sont médecins, infirmiers, psychologues. Et ils ont décidé de se passer de vacances ou en tout cas de prendre des vacances utiles en soignant des enfants en Afrique. La SBL Médecins sans vacances les encadre, fournit le billet d'avion et c'est parti pour deux à trois semaines de mission dans des conditions rudimentaires. Odile Aert a rencontré une infirmière qui revient d'un séjour en République démocratique du Congo. Du terrain de foot en face de chez elle s'élèvent de joyeux cris d'enfants, mais ceux auxquels et Rilis pense et qu'elle nous montre en photo, ce sont ces enfants congolais qu'elle a soignés il y a quelques semaines. On voit euh, Gloria avec son papa, et donc euh, Gloria était venue pour une infection néonatale. Des conditions de travail rudimentaires. Donc il y a normalement une possibilité de 12 lits et avait 30 enfants. Pas d'électricité, si ce n'est deux heures le soir. Un manque criant de matériel. Là-bas, il n'y a pas de couveuse. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas d'électricité. L'idée, c'est de former les équipes médicales congolaises pour qu'elles soient encore plus efficaces avec les moyens du bord. Mais pour et c'est surtout un échange. Je leur donne des petites formations. Mais ils m'apprennent tout autant euh, là-bas. En tout cas, la valeur de la vie là-bas, on la connaît. Hein. Des vies que les médecins sans vacances ne peuvent pas toujours sauver. C'est dur, mais les congés ne sont-ils pas supposés ressourcer, retaper pour reprendre le boulot en forme. C'est triste parfois de, de voir des enfants qui meurent et qu'on n'a pas les moyens de les sauver. oui C'est épuisant, mais je vais dire que c'est quand même très ressourçant parce que je reviens avec euh, des petites étoiles dans les yeux parce que je me dis que tous les enfants que je soigne ici, ils ont beaucoup beaucoup de chance parce qu'ailleurs, ils ne seraient plus là. Voilà pour ces médecins et ces infirmiers qui passent des vacances utiles et généreuses. Il est 8h11, le 8-9 sport. Christophe, on s'oriente de plus en plus vers des Jeux olympiques sans délégation russe. Le tribunal arbitral du sport a décidé que les athlètes russes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques de Rio hier et le comité international olympique va probablement s'inspirer de cette décision, Michael Menten. Exactement Christophe, cette première décision tombée hier qui concerne l'affaire de dopage d'État en Russie est uniquement valable pour les sportifs qui pratiquent l'athlétisme. Ils sont 68 russes à ne pas partir au JO. Alors cette annonce a fait un véritable boom dans le monde du sport. Hier, de nombreux sportifs ont tenu à réagir. Chez nous, Jacques Borlet, entraîneur du 4x400 mètres, parle d'une bonne décision. Il pense même qu'il faut aller plus loin pour faire peur à ceux qui seraient encore tentés de vouloir se doper. Usain Bolt, Renaud Lavillény et d'autres grands noms du sport ont tous salué la décision du TAS. Notons quand même que côté russe, La perchiste Yelena Isinbayeva, qui voulait tenter de gagner une troisième médaille au JO a annoncé hier vouloir saisir la justice civile pour pouvoir aller à Rio. Et ça c'est pour les athlètes qui, plat... qui pratiquent l'athlétisme mais on attend aussi une décision pour l'ensemble de la... de la délégation russe. Hein. Exactement, c'est au comité international olympique de prendre ses responsabilités. Cette fois-ci, l'agence mondiale antidopage mais aussi quelques 14 agences nationales mettent la pression sur le CIO, ils veulent bannir l'ensemble des sportifs russes des Jeux. Le comité doit se réunir dimanche, il pourra alors annoncer sa décision définitive concernant une éventuelle exclusion collective de la Russie des JO. Merci, Michael Menten. Chris Froome a-t-il remporté le Tour de France hier On aurait tendance à répondre oui. Le maillot jaune a remporté le contre-la-montre et assoit encore un peu plus son autorité sur le Tour. Jérôme je lui a demandé s'il comptait encore gagner aujourd'hui au pied du Mont Blanc. Non, non. Euh, Jusqu'à maintenant, j'avais pensé juste pour aujourd'hui. Mais demain, c'est une journée très, très dure. Euh, J'espère rester avec mes, mes euh, équipiers. Et, euh, est, maintenant, il y a une grande, grande bataille pour les places sur, sur le podium. Peut-être que je peux suivre un peu de plus demain. Et la 19e étape du Tour de France reliera aujourd'hui Albertville à Saint-Gervais-Mont-Blanc, un parcours de 146 km. Après Michel Paul Polnareff, un nouveau concert événement hier soir au Francopholie. Ouais, et dans un tout autre genre, hein, puisque c'est Kenji Girac qui se produisait sur euh, la scène de l'Hôtel de Ville hier soir au Francopholie euh, de Spa, euh, un concert qui était particulièrement attendu euh, par les plus jeunes. Le chanteur aux influences Gypsy et flamenco a attiré les foules hier soir sur la place de l'Hôtel de Ville, dont Barbara Chal. Ah, Się. Kenji Girac, c'est le concert familial de ces Francos. Visiblement, on y va plus pour faire plaisir que pour se faire plaisir. C'est pour faire plaisir à mon épouse. Je voulais accompagner à ma petite ici. Si je viens, c'est pour les enfants. On peut faire plaisir aux enfants enfin Oui, j'aime un peu, mais je ne suis pas une grande femme non plus. Ah, ben parce que mes enfants sont fans de Kenji Girac et que le Père Noël leur a apporté une petite place pour nous trois, hein, tout simplement. Un cadeau qui fait mouche, perché sur les épaules des adultes, des enfants ravis. Ces jeunes femmes, ont 10 ans et moins. Il chante bien, il est beau. J'adore ses chansons, euh, sa manière de prendre les choses et tout ça. Il est beau et il s'habille des... bien. Mais les vrais fans se rebiffent. Non, Kenji Girac n'est pas qu'un chanteur pour enfants et adolescents. Mais quand on est jeune dans la tête, il n'y a pas d'âge. Leur titre favori, andalouse, pour les plus jeunes et pour la génération du dessus, ce sera Les yeux de maman, un hommage à la mère du chanteur. Oh mon Dieu, Il chante bien, il est beau, vous êtes d'accord les filles Il s'habille bien, qu'elle a dit la, la jeune fille Ça c'est sûr, vous savez qu'il plaît vraiment à tout le monde, hein, pas aux petits-enfants. Il a récemment été visité, une de ses fans, à votre <rire> avis, elle a quel âge ouais, Elle est très vieille, je l'ai vue sur, euh, dans mm -hmm. la presse, mais je ne sais plus quel âge elle a. Elle a 100 ans, c'est jamais Elle est sourde, voir. elle est sourde. <rire> bon, pas si sourde que ça, elle a quand même déclaré un jour qu'elle était vraiment fan de ses chansons, et du coup elle l'a invité à passer la voir, vous savez où Non. En maison de retraite, ah, évidemment. Ouais, oui. <rire> elle a Et laissé une petite annonce. Il est passé. Il est passé. C'est -ce est sympa. Est-ce qu'il a eu un morceau de tartauri oh. C'est la question qu'on oh. se elle ne l'a pas reconnu. Du... <rire> Mais c'est qui, Mathieu C'est qui êtes vous <rire> Merci d'être passé. Oh, on ne se moque pas. On avait dit qu'on ne se moquait pas. En tout cas, merci d'être là dans le 8-9 de l'été. Il est 8h16. On va sur la route avec vous, Stéphane Piebeuf. Est-ce qu'il faut partir plus tôt ce matin Ou est-ce que c'est encore calme Eh bien, ce n'est pas calme à l'approche de la Foire de Libramont inaugurée ce matin, puisque plusieurs barrages filtrants nous ont été signalés, notamment sur la Nationale 40 entre Verlaine et La Mouline, et sur la Nationale 826 aussi à hauteur de Sévicourt, ainsi que sur la Nationale 89 à hauteur de Recogne. Par ailleurs, si vous souhaitez vous rendre à la Foire de Libramont, vaut mieux éviter la E411, mais plutôt choisir la Nationale 4 jusqu'à la barrière de Champlon et ensuite la Nationale 826 à condition, bien sûr, que ces barrages filtrants ne durent pas. Mais ils sont bien là ce matin. Toute l'équipe RTBF Mobile Info surveille ça de très près. Des ralentissements au poste frontière pour rejoindre l'île entre Gand et Lille. C'est entre Albeck et Reckem que les automobiles perdent une demi-heure actuellement. Des ralentissements qui s'étalent sur 6 km. Merci beaucoup Stéphane. à tout à l'heure pour refaire un point sur les conditions de circulation et sur la météo. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Et la bande du 8-9 de l'été ne fait pas le pont En ce vendredi 22 juillet On est là au taquet Christophe Grandjean pour les infos C'est ça Ravis qui oui. nous accompagne aussi Pascal Michel pour les people, on parlera de quoi Eh ben, Je vous parlerai d'un animateur télé Qui se recycle et donc pour le moment là, Pendant l'été il est en train de, de retravailler tout ça Une petite idée de sortie aussi avec ceci Écoutez oh. Ta ta ta ta ta la, Amadeus à Villers-la-Ville. Les amis, on en parlera tout à l'heure dans l'émission. En attendant, Saravis, on va où On va aux ruines du château-fort de, de Montaigle à Fallin. C'est en province de Namur. Alors, site classé patrimoine de Wallonie. Alors, c'était vraiment, c'est un très bel emplacement pour nous à découvrir. Avant, c'était évidemment un site stratégique. Donc, on est sur un éperon rocheux au confluent de la Molinée et du Flavion en pleine nature. Château du XIVe siècle, euh, bâti pour la famille d'Empierre. Et, euh, et voilà, et on découvre aujourd'hui comment on vivait au Moyen-Âge. C'est génial voilà. Ça coûte combien Alors, ça coûte euh, 4 euros par adulte. Ça dure 1h30 euh, la visite. D'accord. Voilà. C'est honnête. Euh, faire en famille. Exactement. Des tickets à gagner Des tickets à gagner ce soir, euh, enfin cet après-midi chez Marc Vernon, d'en vivre ici. Un À de 15 sur Diversité, 365.be évidemment, pour toutes les infos. Dites, on va voir un petit peu ce que Jérôme faisait il y a quelques temps dans le Cactus. Le Best-of, c'est maintenant, c'était le 22 janvier. Charles Michel, venait d'être papa pour la seconde fois. Le Cactus revient sur cette proposition de Benoît lugène demandant aux autres francophones un front face à la NVA. Mais parfaitement, Sarah. Charles Michel, d'ailleurs, est avec nous. Bonjour. Alors, monsieur, monsieur Michel, pourquoi le MR a-t-il donné une fin de non-recevoir à Benoît Ludgen Et alors Et alors... <rire> <rire> <rire> Oui, oui. oui. <rire> oui Pardonnez-moi, j'ai omis de vous féliciter pour la naissance de la petite Jeanne. Hein, tous mes vœux de bonheur. Hein euh, que, que, que, la, que la petite Jeanne... Hein, hein, que la petite Jeanne n'aura pas du rouge pour sa petite chouchonne. Non. Le papa a déjà tout peur en bleu. Hein voilà, voilà, là, là, là. Oui, oui, oui. oui ça, ça, voilà, voilà, voilà. La, la maman et le papa se portent bien. Et Jacqueline Galland nous informe que le bébé mesure 3 cm8 et pèse 59 kg. Voilà. Madame Galland, il va être temps de prendre des mesures. Hein, Madame Galland... Euh, ma... mmh. Oui. Ja, ja, ja. oui. boujou. C'est Kiki qui va être député provincial à 8 ans. C'est la petite jeune. Voilà, voilà. C'est Kiki qui va devenir bourmage de Jodonia 12. C'est la petite jeune ja, ja, ja. on, on va vous laisser faire de quelques instants et profiter de ces moments si, si précieux à Monsieur Michel. Euh, félicitations. Euh, Monsieur de Wever, euh, bonjour, Monsieur De Wever, de quel œil la NVA voit-elle cette tentative de rapprochement du front francophone? Plop, en plop, en plop, plop. de de Il bon, euh, Oui, oui. <rire> plop, en plop, en plop, en plop. En oui, ça, ça J'oubliais qu'il était Yaa. parrain. Hein, il était parrain de la petite, évidemment. Que du bonheur ce matin. Ça fait du bien, une naissance. Ah, voilà. alors bon, alors Nous allons passer à l'opposition. Et celui qui est à la racine du projet de ce front francophone, Monsieur Ludgen. Alors, Monsieur Ludgen. Oui, bonjour. Excusez-moi une seconde. J'ai le Premier ministre en ligne. Ah. Euh, Madame Milquet, oui. Oui, oui, oui, oui. oui, maîtresse. Bien, maîtresse. Bien, bien. Il sera fait sur le bon désir, maîtresse, oui. Voilà, euh, oui, voilà. Pardon, je suis au téléphone avec Joël Milquet. Et comme elle savait que je devais donner une interview sur l'RTBF, elle m'ordonne de répondre ainsi aux questions que vous allez me poser. Ah bou bu bou bou bou me demander Si je vais être bou bou bou bou Je bou bou bou bou bou bou bou bou bou bou bou oui, oui. et alors, gozi gozi! vas bon, fon, fon. font, fond, fond, fond! fontenac qu'on ne les aime pas! Bon, alors, monsieur Cifon. Magnette, Cifon. monsieur Magnette, Cifon. monsieur Magnette, vous avez été virulent, vous aussi, sur l'immobilisme de ce gouvernement? Effectivement, j'ai évoqué l'immobilisme de ce gouvernement fantoche, phagocyté par ses carences inertielles, contrevenant aux principes si fondamentaux de la dynamique progresso-socialiste visant à l'impact des masses sur une économie oui, euh, oui, oui c est, c est, je préfère les gousi-gousi, moi, finalement. <rire> Monsieur Michel, Monsieur Michel, vous êtes Et toujours. Choupinou, tinky oui. <rire> Winky, oh là là là là. Popo, oui, oh Popo. Po. Popo? Oui. Euh, tu as fait ton petit popo, Gejane? Je voilà. Là. On va changer le lolange de la petite Gejane. Je oui, Chérie, chérie, oui, chéri, oui, chéri, viens changer les longes de la petite Gejane. Je ne je sais pas comment on fait. Moi, je n'ai jamais mis les mains dans Oui, la... ça va, ça va, ça va, on le sait. Bon, monsieur Lujen, êtes-vous revenu à de meilleurs sentiments et pouvons-nous enfin voir votre réaction si Madame Milquet est d'accord, bien entendu? Euh, une, une seconde, une seconde. Euh, oui, oui, maîtresse. Je, je leur dis maîtresse. Ah. Oui. Dauphin, fichtique, panda, <rire> Non, non. Euh... Canard coin coin, moule, faut laisser se concentrer, il se prépare pour la prochaine émission d'Ophélie, un fond, fond frontana. Fon, vous voyez l'émission au tableau donc au tableau, hein. dinosaure, moureau, cougar, lorette ah, bon, en tout cas il connaît les bonnes classifications, quelqu'un a-t-il quelque chose de sens à dire ce matin à la radio alors yeah, Théo Franck, une sécurité du territoire, propagande et fichage des envahisseurs ah. juste et rappeler à monsieur Michel qu'il est un citoyen comme un autre et un à ce que c'était petite et des papiers rapidement, Bien sûr. car les contrôles vont s'intensifier, oh là là. il là serait également judicieux de bien vérifier que ses tatouages d'identification sont achevés, mm -hmm. que sa micropuce interne des géolocalisations est active et oui, qu'elle oui. est bien pourfuit au moins deux autres prénoms en Irlandais oui. et qu'elle fera écouter <rire> les flammes se dans son petit parc tous les jours. Ah on y Alors Seulement, nous pourrons délivrer les Auschwitz et vers la République populaire des Flandres impériales qui bon. fera le jour en 2019. On, on y veillera. Ah, On me fait parvenir le faire part de l'essence de la petite Jeanne-Michel. Euh, L'accouchement s'est très bien passé sur une échelle de 10. La douleur ressentie au niveau du bassin était de niveau 4. Nous redescendrons <rire> rapidement au niveau 1, que la population ne s'inquiète pas. Bon, le mot de la fin, M. Diroupo, peut-être Oh, excusez-moi une petite seconde. Voilà, voilà, je sors de la naphtaline. Voilà, voilà allez bien. Euh, je, je voudrais dire que pour une fois, pour une fois, que ce gouvernement accouche d'un heureux événement, sans vous rompt. Il faudra... Méga chez Plumard Plumard Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas Sommiers, lits, box springs, linge de lit Plumard. Bien dormir tout un Il y a toujours un Plumard près de chez vous à recours, et verviers Ou sur plume-art.be Plumard vos ou Elements Écoute une fois Ça c'est un grillon mâle qui cherche une femelle vieux. Juste, est-ce ça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 rappeler, Christophe, l'actualité de ce vendredi 22 juillet. La foire agricole de Libramont commence dans une demi-heure, mais y accéder est un peu compliqué. Des producteurs de lait ont dressé des barrages. Ils réclament toujours à l'Europe un meilleur prix d'achat pour leur lait. Donald Trump est officiellement le candidat républicain à la Maison-Blanche. Le milliardaire a sans surprise accepté cette nuit son investiture par son parti. Dans son discours, il a promis davantage de sécurité et s'en est pris une nouvelle fois à sa rivale démocrate Hillary Clinton. 19e étape du Tour de France aujourd'hui entre Albertville et Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc, Chris Froome est toujours en jaune. Samuel Grulois arrive dans quelques minutes pour le journal du Tour. Côté météo ce matin, ciel nuageux et averse sur la moitié est du pays. Plus dégagé et sec sur l'axe tourné. Envers de belles éclaircies à la côte. Au niveau du thermomètre, ça va descendre un petit peu cet après-midi. 21 à 22 sur les hauteurs et à la côte. 24 le long du Sion-Sembrémeuse. 25 à 26 degrés sur les autres régions. Il est 8h30. On s'informe avec Fabien Magri. Bonjour Julie, bonjour à tous. C'est une tradition dans le monde du cyclisme professionnel. Le jour avant l'arrivée finale du Tour de France, c'est le départ du Tour de Wallonie cycliste. Une course à étapes de cinq jours qui traversera la Wallonie d'Ouest en Est. Le grand départ, c'est ce samedi à Charleroi, Et ce tour sera particulier car il a été pensé comme un hommage à Antoine Moitié, le coureur liégeois décédé accidentellement cette année. Un hommage qui commence avec une photo d'Antoine Demoîtier pour pour illustrer l'affiche de ce Tour de Wallonie, comme nous l'explique l'organisateur Christophe Brandt. C'est vraiment notre, euh, allez, notre volonté, avec l'accord la, de, de sa famille et de sa femme, de, de pouvoir le, le mettre en avant et d'avoir, euh, je veux dire, ce euh, souvenir de lui et cette, euh, cette belle image, euh, ce sourire de, de lui franchissant la, la ligne en vainqueur. Et je pense que c'est tout cela, l'image qu'on veut garder de lui. Et C'est sûr que le, le premier jour, euh, en présence de, de son épouse, il y aura une petite euh, cérémonie d'hommage. Euh, Enfin, on essaiera de, de lui remettre un, un petit souvenir et que, que cette édition du tour, tour de Wallonie lui sera complètement dédiée. Un Tour de Wallonie cycliste qui traversera la région liégeoise mardi et mercredi prochains. Protégée par un creux de la vallée de la Berouine, à Aubel, l'abbaye du Val-Dieu célèbre cette année son 800e anniversaire. C'est un site touristique majeur dans la région, avec ses 200 000 visiteurs chaque année. Mais alors qu'il n'y a plus de religieux depuis 15 ans, l'abbaye a accueilli très récemment des moines cisterciens. Pour les besoins de la fiction télévisée "Ennemi public, une série de la RTBF. Au centre du scénario, Guy Béranger, un tueur d'enfants en fin de peine. Les moines cisterciens venaient s'implanter dans des vallées où il y avait de l'eau Emeline Giliquet, directrice de l'abbaye le but c'était d'y mettre un moulin sans la berouine les moines ne seraient pas venus s'implanter dans cette vallée qui était appelée à l'époque vallée du diable tellement elle était hostile Le diable pour 70 jours de tournage, c'était Guy Béranger, l'ennemi public reclus dans l'abbaye. Ce qu'il recherchait, c'était des lieux toujours meublés. On est dans ce fameux cloître qui a gardé toute son authenticité. Et en plus, il donne sur un très beau jardin intérieur. Il y a vraiment toute cette ambiance, on l'entend par l'acoustique. C'est assez amusant de voir ça finalement dans la série parce qu'on voit le cloître chez nous, on voit qu'il dépose au porte-manteau puis il rentre quelque part dans une église mais qui n'est pas la nôtre. Ici, on est sur une pièce qui a 300 ans, le grand réfectoire. Donc la salle très mythique où eux se réunissent avec tous les portraits et les pavés au mur, c'est chez nous. Voilà ce fameux couloir blanc hein, avec toutes les portes de cellules. C'est clairement ça qui a séduit. Quand on est monté ici et qu'on leur a montré ce couloir, ça a été vraiment le vrai coup de cœur. La série TV, mais surtout le 800e anniversaire et sa fameuse cuvée spéciale ont fait croître le nombre de visiteurs Roger Chaine de la boutique du site. Ils viennent se rendre compte sur place et ils achètent les produits de Val-Dieu, la bière et le fromage. Il y a une bière spéciale pour le, le 800e, vous en vendez beaucoup Oui, énormément. Après deux jours, on était déjà rupture. Elle plaît énormément, croyez-moi bien Un reportage signé Françoise Dubois sur les lieux de tournage de la fiction télévisée Ennemi Public. Direction Ewaï, le château de Harzé vous propose de participer à des ateliers chaque samedi après-midi avec un boulanger pâtissier. Vous apprendrez à fabriquer une spécialité de la région. Une spécialité différente est à l'honneur chaque semaine. La dernière fois, c'était la fabrication de spéculos. Attention, regarde, tu ne dois jamais employer tes deux mains quand tu fais une petite quantité. Tu, tu vois Au fond, tu, un plus... tu en es où, là Tu as déjà mélangé, quoi bah, Le beurre et le sucre. Jusque-là, c'est facile mm -hmm. Il faut chacun leur pâte, hein Mais il faut les surveiller. Ils sont encore jeunes, Moi, j'ai 50 ans de métier. Tu es court pour bien Gentiment, gentiment, en écrasant avec tes mains Voilà, quand j'ai les jeunes, j'aime bien. Elle a aujourd'hui euh, trois enfants dans le groupe euh... Trois enfants et deux adultes. <rire> Transmettre son métier, moi je crois que c'est euh, la plus belle chose qu'on puisse avoir. Voilà. Celui-là, tu fais une boulette, un sandwich, tu les crasses. Ça gonfle beaucoup, plus cuissons Ça gaufle, oui. Mais on ne peut pas dire que ça gaufle faux, non. non, non, ah, non vous les mouillez tous, hein Vous partez avec huit produits différents et vous avez un spéculoos. Moi je trouve ça magnifique. Tout le monde a fini Oui. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors maintenant Un au four. Tu te réjouis qu'il soit cuit et que tu puisses les goûter Oui. Et voilà. Les ateliers du pâtissier qui sont organisés chaque samedi après-midi à 14 et à 16 heures jusqu'à fin août, à l'exception du 13 août, sachez-le. Et ça se passe au musée de la meunerie et de la boulangerie installé au château de Arzé, c'est à Ewaï. Je vous rappelle qu'un homme de 30 ans a été appréhendé hier après avoir frappé une femme de ménage qui venait de le surprendre alors qu'il cambriolait une taverne à flairons Les faits ont été entièrement filmés par les caméras de surveillance de l'établissement. La victime Sort avec quelques blessures. Le malfrat, lui, a été arrêté à son domicile. Il a déjà effectué un séjour en prison pour des faits de vol de métaux. Et puis, dans le journal de 9h, Sébastien Pierret reviendra sur l'ouverture aujourd'hui de la foire agricole de Libramont. Une ouverture un peu chahutée par des agriculteurs en colère. À 8h26, on va sur la route avec Stéphane Pieboeuf. Stéphane, comment ça se passe ce matin Écoutez Julie, il y a des barrages filtrants pour vous rendre à la foire de Libramont sur le réseau secondaire, sur la Nationale 40 entre Verlaine et La Mouline. Barrage filtrant également sur la Nationale 89 à hauteur de Recogne Et puis un barrage qui vous bloque complètement sur la Nationale 826 à hauteur de Sévicourt. Donc bon courage si vous souhaitez rejoindre la foire de Libramont ce matin. Vous voyez qu'il y a également quelques ralentissements à l'approche du poste frontière de Sterpenich sur le 411, Namur, Luxembourg. Et puis des barrages également, enfin des embouteillages plutôt, Au poste frontière pour rejoindre Lille sur l'E17 entre euh, Gand et Lille. C'est entre Albec et Rekem que vous êtes ralenti sur 6 km. Ajoutez 40 minutes supplémentaires à votre temps de parcours. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva télé, sur la rue. C'est un célèbre avocat Meurtre à Samdam Connaissez-vous le mobile du crime Actuellement, nous collectons des informations Plus nous en savons sur lui, plus nous avons de chances de trouver le tueur Meurtre à Samdam, la saison 2, dimanche soir sur la Une On dirait un putain de credo. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. La Grande Évasion vous emmène en city trip au Québec. Air Transat et Go to Canada vous offrent un séjour combi, Montréal, ville de Québec, pour profiter de l'animation exceptionnelle qui règne au beau jour, pour vous loger deux hôtels de grand luxe situés en plein centre historique. Vous connaissez déjà Montréal et le Québec Dites-le-nous maintenant sur notre page Facebook. La Grande Évasion avec Philippe Jonio et Saravis. Et si vous preniez l'été du Bon Côté Ce vendredi, dans l'été du Bon Côté et à l'occasion des Franco de Spa, parlez-nous de vos plus beaux souvenirs de festival, Musique, copains, nourriture, météo, backstage, bénévolat. Nous attendons vos anecdotes par SMS au 3063 pour 50 centimes de message. L'été du Bon Côté, de 13 à 15 h sur Vivacité, avec Émilie de Kegel. aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez ceci À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'acte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, avec Cyril. Le 8-9 Il est 8h38, le 8 9 de l'été avec une idée sortie pour ce week-end. On ira à Villers-la-Ville voir le spectacle Amadeus, l'histoire d'un compositeur jaloux de Mozart. Vous en saurez plus tout à l'heure évidemment. Pascal Michel qui est avec nous pour les people. Ah, J'adore quand vous m'annoncez avec cette musique derrière. J'ai l'impression d'être Louis XVI. On parlera de quoi dans vos people dites Louis XVI animateur télé. Non, pas de Louis XVI parce que ça fait quelques temps qu'il ne fait plus vraiment l'actu. Mais, mais je vous parlerai d'un animateur télé qui se recycle. Cet animateur... C'est Sébastien Coué. Et aussi, je vous parlerai de Johnny Depp qui a quelques petits soucis en vacances. Aïe, aïe, aïe. Pas grave. Bah. Bon, bon bah restez à l'écoute. On vous en saurez plus. Sarah, est-ce que vous connaissez notre, notre invité en best-of aujourd'hui Je ne sais pas qui c'est, dites-moi. Ah, ça, ça vous dit quelque euh, chose Oui, j'aime bien. Oui, oui. La reprise d'Ayo Technology va nous parler de son tout nouvel album, Modern Heart. Mais juste avant, un petit tour sur la grande boucle. Tour de France 2016. Ce vendredi 22 juillet, 19e étape, 146 km en montagne entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc. On retrouve notre envoyé spécial Samuel Grulois en direct du, du Tour de France. Samuel, comment ça se passe C'est presque la fin là. Ah, c'est presque la fin. J-3 avant Paris, donc il reste deux étapes dans les Alpes, une étape sur les Champs-Élysées, puis on sera de retour en Belgique. Mais vous évoquiez les stars, sachez que hier on était à à Meugève, à la station des, des oui. stars du showbiz mais enfin, on n'en a perçu aucune ni Johnny Depp, ni personne petite <rire> déception, Petite déception, je dois l'avouer Incognito avec les grosses lunettes sans doute bien cachées en tout cas pour celles et ceux qui en doutaient encore Chris Froome est bel et bien le patron du tour, hier il a dominé de jolie manière le contre-la-montre en montagne de 17 km entre Salange et megève Oui effectivement, et la vraie star finalement c'était bien Froome la star en jaune après un début de chrono plus lent que ses adversaires comme à Pont d'Arc la semaine dernière eh bien, le Britannique a clairement accéléré dans la deuxième partie en Ardèche, souvenez-vous Tom Dumoulin était le seul à avoir pu résister et il avait gagné l'étape, mais hier celui que l'on surnomme le, le papillon de Maastricht Dumoulin a dû s'avouer vaincu Froome a réalisé une descente finale exceptionnelle pour devancer le néerlandais de 21 secondes, mais surtout Harou, auteur d'un bon chrono et Porte qui lui est parti trop vite de 33 secondes et Bardet qui limite bien la casse de 42 secondes tous les autres adversaires directs ont perdu plus d'une minute et plus d'une minute sur 17 km c'est quand même beaucoup et quand on regarde le nouveau classement général et eh bien on comprend que sauf incident évidemment From s'envole vers, vers le titre et on comprend aussi que le seul intérêt des deux dernières étapes résidera dans la lutte pour le podium le coureur de la Sky compte 3 minutes 52 d'avance sur le deuxième. Mollema, vu les forces en présence, cet écart nous semble rédhibitoire. En revanche, entre la deuxième et la septième place, il n'y a que 2 minutes 16. Six coureurs peuvent donc encore rêver du podium. Mollema et Yetz qui s'y trouvent pour le moment. Quintana, qui doit sauver son tour, mais qui nous paraît quand même en défaut de motivation. Et puis euh, le trio bardet porte à roue qui ne cache pas ses ambitions. Petit avantage à Porte, qui nous semble le plus frais physiquement. Et à y Bardet aussi qui évolue euh, à domicile, sur le sol français. Vous le disiez, hein, Samuel, le podium va se jouer les prochains jours dans les Alpes. Place d'abord à la 19 e étape aujourd'hui. C'est entre Albertville et Saint-Gervais. Et avec euh, toujours en tout, Ce magnifique Mont-Blanc, on ne s'en lasse pas, le Mont-Blanc autour duquel on tourne depuis mercredi. Quatre cols au programme dont l'inédite et difficile montée de Bizane et l'ascension finale du BT à Saint-Gervais. Le BT et non le BTX car le X final ne se prononce pas. Dixit évidemment les gens du coin, on s'est renseigné et on va donc leur faire confiance. Attention évidemment après plusieurs jours de canicule. Météo France annonce une météo changeante, un ciel couvert, des averses parfois orageuses, prudence, prudence. Donc, dans les descentes, enfin, je m'en voudrais de ne pas vous toucher un mot de, de la présence d'Eddie Merckx hier à Megève, Comme quoi, il y avait quand même des stars sur place, notre Eddie Merckx national, Merck, qui a pu discuter avec les responsables d'ASO du, du probable prochain grand départ du Tour de France en, en Belgique, à Bruxelles en 2019, pour fêter les 50 ans de sa première victoire sur personne, euh, comme d'habitude, mais euh, l'affaire nous paraît bien en Voilà des bonnes nouvelles, Samuel Grulois. Merci beaucoup pour toutes ces infos qu'on trouve évidemment en direct sur Vivacité tout au long de la journée. Plus que un chez nous, ce sera lundi, le lendemain de l'arrivée à Paris. Pour vous, Samuel Grulois. Avec plaisir, je serai là lundi évidemment avant de reprendre la route de la Belgique évidemment. Allez, courage, bon week-end évidemment et merci de nous tenir informés de cette très très belle grande boucle, le Tour de France 2016. Dans quelques instants, notre invité Milo, le chanteur belge. C'est après ceci. Tour de France 2016.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 La Cité à Esneux en toute complicité sur 9.5 FM. 8h, 9h, le 8-9. Dans l'émission du 8-9 de l'été, en spectacle Amadeus à Villers-la-Ville. On parlera People avec Pascal Michel aussi, mais juste avant, c'est Milo qui était de passage chez nous pour présenter son nouvel album Modern Heart. Des petites nouvelles de celui qui avait chanté à Technology. vous vous souvenez de ça Ce gars s'appelle Milo. Il est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous faites pas le pont. Vous n'êtes pas en congé. <rire> non, non, pas du tout. Maintenant, je suis un, un peu euh, en train de voyager un peu partout parce que je suis en train de préparer le le nouvel album sortie. qui s'appelle Modern Art et il y a un single qui s'appelle Howling at the Moon. Vous avez la guitare dans la main pour un extrait en live dans un instant. Je voudrais deux secondes qu'on se plonge dans les images et dans le son du clip. Baby, Moon, ça veut dire à la U, à la lune Et alors dans le clip, il y a un ours qui est aux états unis Qui prend sa valise et s'en va sur la mobilette C'est vous dans l'ours Oui, Milo fait tout son stunts lui-même son... <rire> C'est moi, c'est mon euh, Un peu un début comme acteur Est-ce vous faites le lapin <rire> Euh, ça, ça veut dire quoi là Connais. Que... Le, le, le, le lapin. Ah le lapin. À Pâques oui. Ah oui, non. Ah, C'était une blague. J'ai vraiment choisi <rire> l'ours polaire, ouais. Ah non, mais le, le clip est très marrant parce que l'ours va aller faire le tour là un peu euh, du coin. L'album vous l'avez préparé à Los Angeles où vous êtes ou à Leuven-Louvain Um, Louvain, c'est un peu le Los Angeles de la Belgique. Donc oui, j'aime oui. les deux. deux. Charleroi, c'est le San Francisco. Oui, oui. Bien, oui sûr, bien sûr, bien sûr. sûr. On les confond souvent quand on voit les oui. images. Et Acapulco, c'est Fleurus, mon gars. Et... <rire> ouais. Alors vous êtes venu avec la guitare, c'est marrant parce qu'il y a un ours sur votre guitare. Ouais. Vous, vous l'avez gravé exprès pour euh, le clip ou l'ours était là au départ C'était un peu pour cacher euh, quelqu'un à euh, laisser tomber <rire> la guitare. Et c'était vraiment craqué. Et c'est pour, euh, oui, pour cacher un peu ah dis Cacher le... le ah ben oui. dis donc, vous savez comme quand on met un truc en dessous du coude. Oui, oui. oui c'est ça, ça qui doit faire dans les centrales par exemple. <rire> ah vous croyez Mettre des, ours. Mettre des ours sur ah, les oui, fissures oui, oui. de doule Allez voici euh, live à la guitare <rire> ce matin Milo, rien que pour nous Ça s'appelle Howling at the Moon And where did the summer go? I found it in Monaco Dancing in Mexico Sushi in Tokyo I wanna be where you are Driving a classic car Cuba is not so far I can bring my guitar So baby, are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be over soon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 Et classe, et classe. Je, je vous invite à aller écouter la version clip, la version album Et puis remémorez-vous ce qu'il vient de nous faire La version à la guitare est, est magnifique C'est vous qui dites, parce qu'on n'a pas encore entendu le reste de l'album Qui sort le 13 mai Vous dites j'ai fait l'album et puis ça manquait de lumière Voilà pourquoi vous avez écrit cette chanson-là Ça veut dire que le reste est dark, sombre Non, pas seulement, non, mais c'est juste... Quand j'enregistre un album, j'essaie toujours de trouver un balance entre euh, la lumière et un peu des chansons qui, qui sont plutôt sérieuses. Et c'est parfois plus simple de prendre un peu de distance après tu, tu, tu as fini d'enregistrer. Mmh. C'est à ce moment-là, à la fin de l'été passé, que j'ai Um, j'ai pensé, ah, peut-être j'ai besoin de quelque chose Quelque chose qui est un peu plus de l'été Avec plus de lumière Et j'ai uh, écrit uh, Howling at the Moon Alors vous dites vous-même J'ai toujours été uh, songwriter, écriveur De chansons un peu pop, un peu folk Et là je voulais progresser Et j'ai amené dans cet album du R&B et du hip-hop C'est qui que vous écoutez en hip-hop Euh, J'adore Kanye West, Drake, ouais. euh, The Weeknd. Mais... RB, qu'est-ce qu'il y a dans le RB Il y a Beyoncé qui est un peu RB. Jean-Luc, vous qui êtes dans le RB aussi. J'ai connu un groupe qui s'appelait Red and Black, mais ça n'avait rien à voir. <rire> non, en RB Le J'étale ma culture musicale là, tout à coup. Attendez, Jérôme, oh, RB. C'est à moi. Euh, <rire> on est stressé. <rire> je donne je... Oui, le RB, c'est quand on loue des chambres, là, c'est ça. Oui, mais ah, bah, oui, c'est pas RB. Attendez, Sarah est la dernière à pouvoir oh, nous sauver, ouais. sinon oh, là, on se On va passer de temps là-dessus. Une bande de ringard <rire> <non> <rire> totale. Donnez-moi Sarah, c'est pour l'honneur de la RTBF. Ouais. Trois chanteurs RB. trois Alors, Alicia Keys. Ah oui, Keyes, c'est bien. Alicia ah, Keyes. Beyoncé, ah, Beyoncé. Est-ce que Jennifer Lopez, on peut Jennifer Lopez, tu... elle... Justin ah, Timberlake. Non, elle lui a soufflé. Hey c'est Milo qui a soufflé. Bon, alors et vous, c'est qui en, en R&B que vous suivez mais, mais moi, donc. Euh... Les années 90, c'était tu écoutais du rock et ce, seulement du rock, ou du pop, seulement voilà. du pop. Maintenant, c'est plutôt éclectique, je pense. Et ce qui est cool, moi, j'ai toujours écouté des styles différents. Donc, en 2008, j'ai fait une reprise de, de 50 Cent et Justin Timberlake, donc le, de Aero Technology. Donc, j'ai toujours écouté, mais maintenant, j'ai essayé de prendre des couleurs de, de Tropical House ou de R&B, de Hip Hop, et d'ajouter sur mon style acoustique. du 8-9, c'est à voir sur rtbf.bo slash Ovio. Et comme Pascal Michel est avec nous, tous les matins, on prend des nouvelles des people. Ouais, Et d'un animateur télé, par exemple, euh, qui avait un peu disparu hein, depuis quelques mois, voire quelques années, Sébastien coé mm -hmm. qu'on retrouve sur une autre radio, mais qui a complètement arrêté la télé depuis vraiment très longtemps. Ça a été la star de TF1, quand la même. Méthode Koei, la méthode Coet, à l'époque, quand on était Koei, jeune. Il a même eu son émission tous les jours avec la quotidienne, à un moment. Bref, il était passé un peu aux oubliettes. Et bien, va revenir dans l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon Poste. Alors, oh on, peut, on peut se dire que ça va être un peu une petite guerre d'ego entre, oui, ouais. entre les hommes. Et je suis quand même assez impressionné parce que c'est pas le seul argent de la bande de Touche pas mon poste. Il y aura aussi Benjamin Castaldi ah bon qui ah bon, va bon, faire son oui. retour. Il y, aussi, il y aura aussi Guillaume Play de l'énergie mm -hmm. Bref, en gros, tous les anciens animateurs de TF1 ou bien, bah oui, de TF1 surtout, qui n'ont plus rien à la télé, arrivent chez Cyril Hanouna. Jean-Pierre Foucault va sans doute mm -hmm. débarquer très bientôt. <rire> du recyclage, ça s'appelle, oui. du recyclage. Dites Maman Vacances, Johnny Depp apparemment a des petits soucis persos à régler bah oui Johnny Depp vous savez il est en train de se séparer de son ex-copine oh, oui. Amber Heard mm -hmm. euh, eh, il est euh... plus avec Vanessa Oh bon, là là, mais y vous, Sarah... vous êtes une guerre en retard là. Ah oui mais non, il était plus avec Vanessa, il s'était mis avec mm -hmm. ses, cette jeune demoiselle Amber Heard. Ils sont en train de se séparer. Pour le moment, il n'est pas super content parce que, en fait, il accuse son ex de dévoiler des informations confidentielles concernant les négociations. Et alors Johnny Depp, il a dit paf paf paf, on arrête de négocier tant qu'on n'a pas négocié tant qu'on pas. Non, non, ça veut rien dire aussi non. On arrête de négocier tant qu'il y a pas un avis de confidentialité parce que visiblement la madame, elle en profite pour taper quelques infos mm. sur Johnny Depp. On mm. sait déjà qu'elle va se choper un gros pactole à mon avis. En La séparant l'acteur. D'accord. Voilà. Et donc, Johnny Depp, si vous cherchez, mesdames. Il est un peu euh... Ah, on aime les info people comme ça. Merci beaucoup, Pascal Michel. Dans quelques instants, direction Villers-la-Ville, on va à l'abbaye pour le spectacle Amadeus. Fred, t'as oublié les pistolets pour le petit déjeuner T'inquiète, je retourne chez Red Market. Cette semaine, les pistolets blancs sont à 3 plus 3 gratuits.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 Amadeus. En raison de son énorme succès, le spectacle de l'été à l'abbaye de Villers-la-Ville joue les prolongations jusqu'au 13 août. Réservation amadeus2016.be avec Audi Financial Services, Ores et Duvel. Topit, astuce congélation du jour. Nous, laisse à congélation Topitz. Tenons droit, spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Top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 Nous sommes vendredi le 22 juillet à 8h55, une idée de sortie pour ce week-end. Les amis Pascal, Sarah, si je vous dis Villers-la-Ville, vous pensez à quoi ah, les, la, la à Mozart. La magnifique abbaye ah, à Mozart super. et au spectacle Amadeus. Ça tombe bien, on en parle avec celui qui fait vibrer et qui a donné un nouveau souffle de vie aux ruines de l'abbaye depuis plus de 30 ans. C'est Pascal De Delongré qui est avec nous ce matin. Bonjour Bonjour tout le monde. Dites Pascal, demain soir, comme chaque samedi soir, il y aura le spectacle Amadeus. Alors, l'histoire c'est celle de Mozart et un peu de son concurrent, on peut dire ça On peut dire que c'est la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Mmh. Salieri qui était le compositeur de la cour et puis subitement on voit apparaître un, un génie absolu, le jeune Mozart qui balaye tout sur son passage grâce mmh. à, son, à son très grand talent. Et ça fait naître évidemment la jalousie du compositeur de la cour, euh, Salieri, qui va alors euh, s'ingénier à empoisonner l'existence de Mozart. Jusqu'au bout, évidemment, jusqu'au bout, il va y arriver. On ne vous dira pas la fin, vous irez voir ce spectacle à l'abbaye de Villers-la-Ville. C'est demain, samedi soir. En attendant, ça se traduit comment, un spectacle pareil Il y a du vidéo mapping, des sons, des musiques Oui, c'est une grosse production qui baigne évidemment dans la musique de Mozart. Et comme on est dans une période baroque, euh, on s'est dit au niveau de décors qu'on allait projeter une multitude de, de décors différents qui sont peints par le décorateur d'opéra Thierry Bosquet à la base mmh. et qui sont retravaillés en vidéomapping. qui sont projetés sur la très grande façade du cloître. Donc c'est une image, il faut se dire, qui fait 30 mètres d'ouverture sur 15 mètres de haut. Et on passe, grâce à ces images, de, de palais baroques à, à des châteaux, à des, à des parcs. Et en plus, vers la fin, les images deviennent tout à fait oniriques. Donc c'est assez fabuleux. Et alors c'est marrant parce qu'en préparant cette interview, Patrick, je lisais que c'était un petit peu modernisé par rapport au texte de l'histoire. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde Oui, le langage est très direct, c'est-à-dire mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas de fioriture. Bon, C'est un très très beau texte, est écrit par Peter Schaeffer en 1979, et puis tout le monde connaît le film qui en a été tiré en 1984, qui a eu huit Oscars à Hollywood, et nous avons fait une adaptation qui, qui marie un petit peu les, les deux textes, Voilà, qui est très très dynamique. C'est donc mieux qu'un cours d'histoire finalement. Tout un spectacle à découvrir à l'abbaye de Villers-la-Ville. Merci beaucoup Patrick merci, de Longré, d'avoir été journée. avec nous. A vous aussi une belle journée, on se verra certainement un de ces samedis d'été du côté de Villers-la-Ville dans les ruines pour ce spectacle à Madeus. C'est vraiment sympa. On en prend plein la vue, c'est pour tout public, les petits comme les grands. Vous irez voir ce spectacle oui, vous ça ça, ça donne envie, j'ai vraiment envie d'y aller le voir. Ouais. Et vous Pascal-Michel Moi j'adore en plus, j'ai déjà vu des concerts dans les ruines de l'abbaye. C'est sublime, c'est un cadre qui est magique. C'est vrai. Donc foncez-y si vous avez l'occasion oui. Voilà, n'hésitez pas, on mettra toutes les infos aussi sur notre site vivacité.be Merci à vous d'avoir été là toute cette semaine, merci de pas avoir fait le pont hein, finalement les amis, Pascal, <rire> plaisir de vous voir le matin, voir. Oh, oui. vous êtes trop gentils trop gentils, dites j'espère que la météo va être bonne, on va demander à Caroline Gillet comment ça se passe Alors Caro, du soleil pour ce week-end Du soleil à la mer en tout cas pour ce week-end. Et ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui y sont en ce long week-end. Cet après-midi, on va avoir des averses localement orageuses, principalement au sud du Sillon-Sambre-Meuse. Ça pourrait remonter jusque dans le centre. On ne sait pas encore très bien où elles s'arrêteront. La bonne nouvelle c'est que les maxima, eux, restent de saison cet après-midi. 21 à 22 degrés sur les hauteurs et à la côte, 24 le long du Sillon-Sambre-Meuse et 25 à 26 degrés ailleurs. Ce soir et cette nuit, des averses locales localement orageuses vont remonter de France. Encore une fois, ce sera le sud-est du pays qui sera le plus concerné. L'ouest et le littoral seront épargnés. Les minima iront de 14 à 18 degrés. Pas beaucoup de changements pour demain. Toujours du beau temps au littoral et des averses principalement concentrées sur le sud-est du pays et des températures comprises entre 21 et 25 degrés cette fois. Dimanche et lundi, même schéma encore une fois avec toujours du soleil à la mer.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 Excellente matinée, il est juste 9h sur Vivacité. Et voici les infos avec Lionel Denebourg. Bonjour Lionel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La foire agricole de Libramont ouvre ses portes en ce moment, mais des barrages filtrants ont été installés. Oui, une action symbolique de producteurs de lait, ceux affiliés au MIG. Des producteurs étranglés par les prix planchers du lait. Et dans leur viseur, la politique agricole de l'Europe. Pour marquer le coup, ce matin, une soixantaine d'agriculteurs filtrent les accès vers la foire. À l'occasion de l'ouverture de la Foire de Libramont, euh, nous n'avons pas le cœur à la fête. Enfin, c'est un peu la misère, en fait. et euh, On a décidé de venir faire une action ici. alors. Euh... C'était le juste moment pour venir, aujourd'hui Oui, à l'ouverture, tout à fait. Hein, parce qu'on euh, rigole un peu nous, les ministres, et quand on voit l'Europe qui a débloqué ça avec 100 millions d'euros, euh, on ne veut pas de cet argent. Nous, ce qu'on veut, c'est un, un système de régulation qui permet d'avoir une juste rémunération. Combien de temps ça va durer, ici, la manifestation bah, Toute la journée. On est parti euh, toute la journée. Peut-être que le jour à venir il y aura des actions surprises des agriculteurs à leur tour voir Le témoignage de Nicolas Avelan, jeune agriculteur au micro de Nicolas Lefebvre on entend sa colère avec cette action de protestation. Euh, les autres fédérations de producteurs ne participent pas au filtrage. Pour quelle raison Simon Bourgeois Pour ne pas gâcher la fête. Évidemment sur le fond ils sont solidaires. C'est la crise pour tout le monde, pas seulement pour le secteur du lait. Les producteurs de viande, de céréales, de betteraves aussi vont mal. Du coup la FUGEA par exemple qui représente surtout des petites fermes a pensé aussi à des manifestations. Mais finalement Ils ne feront rien pour cette FUGEA. On ne peut pas se plaindre que le public ne connaît pas notre métier et puis en même temps paralyser la foire qui est leur vitrine. Pour eux, bloquer librement On ne fera pas remonter les prix du lait ou de la viande. Ce qu'ils veulent, ce sont des quotas européens, moins d'offres pour faire, pour faire remonter les prix. est-ce que c'est réaliste, ça cette demande pour limiter la production bah Des quotas difficiles à défendre politiquement. En tout cas, ce n'est clairement pas la direction que prend l'Europe pour le moment. Du coup, Willy Borsu, le ministre fédéral de l'agriculture, est pragmatique. Pas de quotas, d'accord, mais il veut... Une Une régulation temporaire. La réintroduction des quotas, c'est impossible en Europe aujourd'hui et ça l'est à court terme. Je préfère donc une approche qui est de dire on va faire petit à petit. On va arracher pour la première fois un retour à un mécanisme temporaire et volontaire de régulation de manière à inverser la courbe des prix et à revenir enfin dans le secteur du lait, mais aussi dans d'autres secteurs dans la foulée, à des prix corrects. Les ministres européens de l'agriculture se rencontrent dans les prochaines semaines pour discuter de ce mécanisme temporaire de régulation. Merci Simon Bourgeois avec Robin Cornet. Cette foire de Libramont a un thème principal cette année, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quelques 220 000 visiteurs sont attendus pendant les 4 jours de foire. Chaque jour, 19 conducteurs sont sanctionnés pour des délits de fuite, des chauffards qui prennent la poudre des scampettes après un accident. Info à lire dans le journal flamand